Ma foi dans le prophète. Le jour de la résurrection, se tient sur la rivière Kautar, arrosant ses disciples et les connaissait des effets de l'ablution.